FIFA. On déplace pour le garçon de rifa Appelle-moi ou t'en j'ai probarré fois j'entends mes singles repris par les uns les fois Pour des photos, les you youvois insiste Sur le chemin, nombreux se désiste Tout ce que je touche vient de l'orban d'habita Me demande pas pourquoi j'suis un modèle pour mes sista euh, euh, what I know, what I know, hey! En quarantaine, un peu comme chez les vacas Et les autres imbéciles n'ont qu'à faire gaffe En vérité, là, je j'dois péter un cigare J'ai même envie de d'dire à la Viga Elle est bien loin l'époque de la l'aveucat Mon je me suggère dès qu'on s'va Et toi, tu sais, par la mythé des qu s'voit Quand t'as du fric, bah, tu marches sur l'égo Pagani peut que meurs sur l'égo Hey wa la la la la la la la If really wanna know eta la...